ww.onrocks.net Ouais d'être tout à fond que je vais vous faire chier Mais à laissez vous tu crois que ça va tout à fond le rock c'est tout à fond Rock and Roll I'm, return, I'm return. Yeah. On the rock wow. Wow. J'ai une de pêche les gars, Ouh <rire> Bon d'accord, vous êtes dans The Rox. Vous êtes dans The Rocks. Vous avez une très bonne idée d'être dans The Rox. C'est comme ça tous les lundis soirs ou presque de 19h à 20h30. Ça c'est une très bonne idée. Mais j'aime autant vous prévenir tout de suite que si vous attendez de, de, la, de, de, la, de la Bossa Nova ce soir ou euh, des slow langoureux ou de la folk qui charle, c'est pas ce soir, mesdames et messieurs. Je m'appelle Manu et ce soir ça va être plutôt rock and roll, énergie et joie de vivre. Une heure et demie de nouveauté, qu'est-ce que vous dites de ça Une heure et demie de nouveauté dans The Rox avec plein plein de bonnes choses et beaucoup beaucoup de guitares juteuses et de morceaux sautillants qui nous donnent envie de sautiller dans le soleil et de nous dire que la jeunesse est éternelle. Alors qu'elle ne l'est pas. Je vous la prends un peu violemment peut-être. Cette émission, vous pouvez l'écouter en direct. C'est peut-être que ce que vous êtes en train de faire sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel sur Orléans. Également sur ansorox.net un peu partout en direct sur la planète. Et puis en rediffusion sur ZEF à Blois, s'il télécharge mes fichiers. Ce n'a pas été le cas du précédent, je crois. Et puis euh, Aglibitum sur le site ansorox.net. Ensuite, dans l'onglet Émission récente il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine, il n'y aura pas non plus d'émission euh, le 6 juin pour cause de Pentecôte. Donc là, il va falloir viser un petit peu pour écouter du rock and roll et ben ça va être maintenant, je vous ai prévenu ce soir dans the Rocks, que de la bonne humeur, du bonheur, des grosses guitares et de l'énergie. Ça va être rock and roll, ça va être un petit peu punky sur les bords et ça va être euh, bah, ça va être du rock. On the Rocks, c'est écrit dessus. Voici le coup de cœur ce soir, ça s'appelle Super Crush et le morceau c'est Trophy. more. Don't you want a little something more to do? Don't you want a little something else? Don't you be a trophy on the shelf? Don't you feel a little bit alone this way? Don't you feel a little bit debased by the status that you always chase?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 ce soir dans The Rock, on n'est pas là pour chialer dans notre bière, à l'instant il y a eu Zachary Kibi, oui oui Kibi comme une abeille Kibi, je l'embrasse d'ailleurs On Top of the World euh, vraiment euh, voilà, vraiment morceau imparable et puis juste avant c'était Super Crush avec Trophy, vous aimez ce genre-là ça tombe bien parce que ça va être comme ça une bonne partie de l'émission, de la joie, de la bonne humeur, des nouveautés et des grosses guitares, voici un, un groupe qu'on s'est diffusé la semaine dernière avec un morceau assez sympathique et assez entraînant, et eh bien il récidive ça s'appelle Anyway Gang, du Power Pop à l'ancienne What's Left of My Love Deuxième titre diffusé dans The Rock C'est plutôt bon signe To blame dans the rock, c'était encore une nouveauté. Il y a que de ça ce soir et que de la joie de vivre avec des guitares. C'était the feeling et juste avant c'était Anyway Gang avec What's Left of My Love. Allez voici un monsieur qui a sorti un album et des morceaux qui sont un peu inégaux. Il est vrai, mais sur ce morceau, et eh bien ça ça rock and roll un peu à l'ancienne tranquillement. Il s'appelle Joe Dog et, et Paul Black. Euh, ils sont voilà son groupe c'est Paul Black Sonic Boom. Joe Dog qui nous propose donc dans the rock ce soir Tree. For shade. mais quand ça donne ceci, c'est plutôt pas mal. C'était Brian Adams qui l'a fait et qui vient, il arrête pas de sortir des disques lui tout le temps tout le temps. Alors il y a des choses vraiment pas terribles et puis il y a des choses vraiment pas mal comme cette relecture de Hiding for Love qui n'est rien d'autre que le premier morceau de son premier album à la fin des années 70. Donc ça nous rajeunit pas et euh, voilà, il tient encore pas mal la route, il l'a un petit peu remodelé, la voix est un peu moins dans les aigus. Mais voilà, l'autre jour, ça m'a permis de, de rouler la fenêtre ouverte en, en gueulant par la fenêtre de ma voiture. Donc, c'est que ça doit fonctionner pas trop mal. Et puis, juste avant, c'était... Qu'est-ce que c'était Eh bien, je ne sais plus. Si, c'était Joe Dog and the Paul Black Sonic Boom avec Three for Shade qui pouvait ressembler parfois un peu à du Brian Adams de la bonne époque. On va retourner maintenant à quelque chose d'un peu plus rugueux avec un punk rock côtier. Pourquoi côtier? Parce qu'ils sont de Brisbane, en Australie. Donc, il s'est qualifié de punk rock côtier. Voilà, c parce qu'on entend la mer, si on, si on met l'oreille assez près. Le groupe s'appelle Belly Raise. C'est une nouveauté. Eh bien oui, c'est une nouveauté. Et le morceau, c'est SORT IT OUT <musique> short fictions avec Issir, eux ils sont de Pittsburgh en Pennsylvanie, c'est aussi une nouveauté, c'est aussi un peu punky dans l'esprit, vous l'aviez tout de suite remarqué, et puis juste avant c'était Belly Ray, eux ils viennent d'Australie, de Brisbane avec leur punk rock euh, côtier, donc sort it out, il n'y a pas besoin d'aller si loin pour écouter du rock and roll, hein. et puis pour le bilan carbone, ça serait quand même mieux d'aller un petit peu moins loin. Alors j'ai un plan pour vous, j'ai un plan pour vous qui m'a été soufflé dans l'oreille par l'ami Christophe de Roxette, euh, qui a toujours des bons plans, et bien En second plan, ce sera le comeback rock and roll euh, présenté par Roxette. Donc, euh, ça sera trois groupes, sinon rien. Samedi 21 mai, c'est-à-dire c'est dans pas longtemps puisque c'est samedi prochain à 18h. Ça commence. Euh, L'entrée est à 12 euros. Barbecue, buvette. Euh, c'est 6, la vieille allée à 41 000 saint de Pommeret donc euh, vous avez vous avez compris que c'est quand même pas très loin d'Orléans donc vous pouvez vous le tenter il y aura trois groupes il y aura the brunettes groupe d'Orléans groupe rock pop d'Orléans qu'on diffusera peut-être bientôt dans The Rox 100% girl power il y aura aussi Siggy euh, Nimmo Hawk euh, c'est du comment dire c'est du gypsy punk experience donc c'est un petit peu un petit un mélange et puis il y aura également les twister Cover avec euh, les vieux brigands orléanais qui euh, officient dans le monde du rock and roll depuis bien longtemps euh, si on, on On retrouve des petits morceaux de privés, on retrouve des petits morceaux de Chubaka All Star, les Twisted Cover, donc seront en concert ce samedi 21 mai. Euh, ce sera donc à Saint supplice de Pommeray et on va se passer tout de suite un morceau des Twisted Cover. Donc ces vieux brigands de rock and roller à, euh, orléanais. C'est parti, c'est maintenant et le morceau s'intitule euh, All Made by Myself. Merci Christophe pour ça. <musique> 7 puisque à l'instant après Twister Cover c'était le dernier morceau en exclusivité mais oui Dudu de, de Strawberry Seas. ça s'appelle Sea Diver et ça fait vraiment du bien et puisqu'on parlait de oh, d'abord qu'est-ce que je vais vous passer ah oui il y a beaucoup beaucoup de garçons depuis le début de l'émission quand même hein Beaucoup, beaucoup de garçons, eh bien, on va rectifier un peu le tir avec un morceau pied au plancher d'une bande de jeunes demoiselles énervées qui le font vraiment très très bien. Elle s'appelle The Future Girls et le morceau c'est Your Long Winter. Oh, ne vous laissez pas abuser par le début du morceau qui est assez déstructuré, assez vieillot, car après ça embraye direct. Encore une nouveauté, The Future Girls, Your Long Winter. Si vous êtes en voiture, attention aux excès de vitesse. All day long on the chaise long on the chaise long on the chaise long on the chaise long all day long on the chaise long Programme qui me convient tout à fait, on chaise longue, all day long, hein, sur la chaise longue toute la journée. C'était à l'instant le groupe qui frémit un peu partout, dont on parle à la une de Rock and Roll, qui est euh, dont on parle dans les conversations en ville. Wet Leg, euh, c'est ce duo de, de chanteuses et de musiciennes assez sympathiques qui euh, ressuscite un peu le plaisir qu'on pouvait écouter, euh, qu'on pouvait éprouver en écoutant les Breeders à une époque. C'était chaise longue, donc tiré de leur album. Et puis juste avant, c'était The Future Girls avec Year Long Winter. Ce chaise longue et ce wet leg, je le dédie à Fafa, qui est peut-être en train, mais sûrement, puisque je, je le sais, je le sens, euh, à travers les petits euh, euh, vonrissements de mon téléphone, et qui écoute de l'autre côté, et eh bien Fafa, puisque c'est un copain, et qu'il est copains, il faut les soigner, l'amitié, ça vaut cher, et eh bien voici un nouveau un morceau pour Fafa, car il aime bien ça, et moi aussi, ça tombe bien, ça s'appelle Spoon on the Radio, et c'est à la radio, d'où le nom. chaude brûlante dans The Rock, c'était Pacific Avenue à l'instant, morceau assez imparable euh, ce cette petite sensation que pouvait nous faire éprouver Oasis à leur début et eh bien eux ils le font pied au plancher Give me a call, c'était donc cette nouveauté de Pacific Avenue et juste avant c'était Wet Leg et Spoon, euh, tout ça pour Fafa qu'il est content, et eh bien je suis content qu'il soit content euh, nous allons continuer dans The Rock encore une fois on a jusqu'à, allez, encore euh, euh, 40 minutes dans The Rock on va continuer avec encore une nouveauté et une belle The Boy, The The Perpetual Nervousness heureusement qu'on n'a pas besoin de de demander dans les magasins de disques maintenant. Ça, ça, ça sera un peu compliqué. Ça. Bonjour, j'aimerais avoir le dernier album des The Boys with the... The, the, the Boys... Je prends les Beatles. The Boys with the Perpetual Nervousness. Donc c'est une nouveauté dans The Rock. C'est le morceau, ça s'appelle Look Back. things on a apollo right she doesn't get the picture the telltale sounds must not be clear a problem with the literature the days are short enough I track of time the mirror poses a question and now you're really present baby Hurts. Maybe we just need to slow down. Gotta slow down. Right. Got right. She's been. and The days are short and The poses a question, and now you're really blessed. with the perpetual nervousness dans The Rocks avec Look Back et un instant c'était Pretty Mafia encore une nouveauté que des nouveautés ça fait 16 depuis le début de l'émission avec Slow Down allez on va un petit peu calmer le jeu c'est la fin de l'émission et puis on a plus 20 ans avec un magnifique album qui vient de sortir d'une chanteuse haïtienne qu'on ne s'était déjà diffusé dans The Rocks. elle s'appelle Leila Makala elle vient de sortir un album somptueux où elle prend euh, euh, les, les mots de mon, du monde actuel et elle les transcende et elle les adoucit par sa musique sans, euh, sans dénaturer Les, les, les problèmes qu'il cause euh, compliquer cette phrase je vous me souviens plus du début Leila Makkala donc on retrouve Melissa Lavo en duo sur un morceau normal, euh, on va se passer le morceau qui s'appelle Donnie Nin euh, voilà c'est un morceau bah, je ne vous en dis pas plus euh, si vous aimez euh, voyager en fermant les yeux en écoutant la musique, c'est maintenant Leila Makkala, donc c'est une nouveauté et c'est On The Rocks. penche sur la musique française et ben ça donne ceci Sugar Candy Mountain c'est le nom du groupe évidemment vous avez reconnu le requiem pour un con de Serge Gainsbourg on a un peu l'impression qu'ils comprennent pas vraiment ce qu'ils chantent mais enfin c'est du phonétique mais c'est quand même assez réjouissant et puis juste avant c'était Leila Macala avec Dodinne Et puisqu'on est dans des rythmes un peu chaloupés comme ça, eh bien là on va vraiment passer dans le crooner et compagnie avec le dernier album de Fazer John Misty. Vous savez que je suis assez fan de ce croustillant petit chanteur qui peut parfois évoquer Elton John et qui peut parfois évoquer la musique des années, allez, même des années 40, 50. En tout cas, sur son dernier album, c'est clair, on est en plein musical. Only a Fool, c'est le nom de l'album, c'est le nom du morceau. Par donc, va se passer tiré du très très bon album de Fazer John Misty. On enchaînera avec Refus Swain White qui revient avec euh, une petite version live de Pudet Down lui aussi il se prend pour un grand crooner et puis juste après une reprise de Alleluia I love her so mais chantée par une fille donc ça devient Alleluia I love him so et je ne vous dis pas qui va chanter cela, vous allez la reconnaître Trois morceaux enchaînés dans The, donc dans The Rox pour vous donner un peu de baume au cœur en cette fin de journée And every little bell goes Every Sunday evening with the swell goes Rubbin' elbows, come let's mix The Rockefellers walk with sticks And umbrellas in their mix John Misty dans The Rox avec Unreal Fool suivi de Rufus Wainwright avec peu d'énon. Et à l'instant, c'est évidemment, vous l'avez reconnu, Nora Jones avec Alléluia, I love him. Alors, so. allez, on continue avec cette ambiance plutôt cosy pour la fin de l'émission, avec encore deux nouveautés. La première, c'est Molly. Total avec Castellera et ça c'est assez planant on va dire et puis juste après une belle belle reprise de Bob Dylan et du Like Rolling Stone de Bob Dylan par Phosphorescent qui euh, voilà euh, moi j'ai toujours eu un problème un peu avec Bob Dylan c'est que je préfère les reprises et eh bien là ça se confirme euh, quoi que Like All Rolling Stone le morceau original de, de Bob Dylan est assez insurpassable mais celui-là cette reprise est quand même assez chouette Molly Total avec Castellera et juste à, juste après Phosphorescent Like All Rolling Stone We'll be And you go. Je sens que vous avez aimé ça. Je sens que vous avez aimé « The Phosphorescent Like a Rolling Stone ». Eh bien, pour vous dire au revoir ce soir et vous dire au revoir pour qu'un jour, puisqu'il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine, eh bien, cette fois, ce n'est pas une nouveauté. Il y en a quand même beaucoup hein, dans l'émission. C'est « All Night Sedans » et c'est un extrait du fantastique album euh, de 2017 de Liv Volbeck qui s'appelait Twin Solitude qui est vraiment un album qui m'a renversé et qui me renverse encore je vous dis bonne nuit, je vous dis bonsoir c'était Hans O'Rox, euh, pour ceux qui l'écoutent le matin bah, je vous dis bonne journée, <rire> puisqu'on peut l'écouter en différé, voici donc Liv Volbeck et ça vraiment, il y a beaucoup de choses bien qui nous arrivent du Canada, mais alors ça ça c'est du vrai bonheur, All Night Sedan c'est une vieille interview de Liv Volbeck pour And The Rocks. c'est à retrouver sur le, sur le site Hans Pardon, dans l'onglet émission spéciale ciao bye bye et à dans 15 jours truth at all, baby, I should have made the call, half a favor's no favor at all, wish it could have been another way. Despite Puppercut, we live in eternity. Go tell Celeste, who loved you the best. This rain's falling fallen in the street. Fluorescent lights pounding in the neighborhood store. Little bell rang when you came in the...